François Kimano sur la de bienvenue à ce journal et donc voici d'abord le sommaire. La flambée des prix des médicaments ne devrait pas avoir lieu si la loi portant réglementation de l'exercice de la pharmacie et du médicament à usage humain était bien suivie. Réaction du député Pamphile Malaïka, membre de la commission permanente chargée des affaires sociales. Les éduqués de l'école fondamentale Christeroy, Mouchacha, Dogitega, n'étudient pas depuis que la toiture d'une neuf salle de classe de leur école a été totalement endommagée par des pluies mêlées de vents violents il y a environ deux semaines et les parents appellent à la reconstruction. Le manque de 87 enseignants, le non-respect des normes en matière d'encadrement. Par certains encadreurs de proximité, le manque de matériel didactique et certains enseignants qui ne travaillent pas convenablement sont parmi les causes de la baisse du taux de réussite au concours national et à l'examen d'État dans la direction communale de l'éducation de Bururi, Et La chronique santé de ce mardi porte sur la kinésithérapie prénatale qui est une méthode naturelle pour aider les femmes enceintes à préparer leur corps et leur esprit à l'accouchement. Bienvenue à cette édition. Captez Issa Ganiro, écoutez la différence. Les écoles fondamentales Gaceni 1 et Gaceni 2 en zone Rubirizi de la commune Moutimbouzi dans la province de Mujumbura font face à de multiples défis dont un surnombre dans les classes. et manque d'eau potable, et manque de latrine pour enseignants et élèves. La direction de l'ECOFO 1 nous a renvoyé chez le directeur provincial de l'enseignement que nous n'avons pas pu joindre au téléphone. Une information que nous devons à notre consoeur Mireille Kanyanki. À 10h30 de ce mardi, l'on arrive à l'école fondamentale Gassény 1 et 2 dans cette zone de l'Uirizi. Les écoliers sont dans la cour pour la récréation. Après un bref entretien à l'extérieur avec le maître responsable de l'école fondamentale Gassény 1, nous sommes reçus par le directeur de cette école après lui avoir parlé de l'objet de notre descente à cette école. Il nous répond que seul le directeur provincial de l'enseignement en province Boujumbura peut répondre à nos questions. Nous avons par la suite essayé de le joindre sans succès, passant également par ses collaborateurs de bureau que nous avons réussi à contacter. Ils nous ont indiqué que cette autorité est en réunion. Malgré ces échecs, nous avons pu avoir quelques données à cette école. Dans certaines classes, des écoliers s'asseyent à même le sol, surtout dans les premières années, et qu'il est difficile pour un enseignant de les suivre tous. Plus loin, un enseignant nous dit que les éducateurs n'ont pas Ou se soulager et vont dans le voisinage pour les latrines des élèves et écoliers. Ils ne sont pas couverts et sont très sales. Notre constat pendant près d'une heure que nous avons passé à cette école, c'est que les tout petits écoliers de la maternelle amènent à l'école leur propre petit tabouret et rentrent avec dans le but de trouver solution au problème de latrines. Nous a indiqué un des parents d'élèves. Une réunion a eu lieu dimanche 29 septembre entre la direction de l'école et les parents. Dans cette rencontre, ils se sont convenus de payer 5 000 francs pour chaque élève et cela avant fin novembre de cette année, les élèves étant au nombre de 2 000, sous-entendant que le montant à collecter est de 10 millions de francs burundais. Une réunion pareille, poursuit-il, a eu lieu pour l'école fondamentale Gassény II. À ces différents défis relevés par éducateurs et parents, nous avons jusqu'à 16 heures de ce mardi tenté de joindre au téléphone le directeur provincial de l'enseignement à Bujumbura sur ces deux numéros pour réaction mais sans succès. une partie des éduqués de l'école fondamentale Christ Roi de Mouchacha, s'assilisée dans la ville de ne n'étudie pas depuis que la toiture de neuf salles de classe de leur école a été totalement endommagée par des pluies mêlées de vents violents il y a environ deux semaines. Une autre partie des éduqués étudie dans des salles de classe médiocres de la L'école de l'enseignement informel, communément appelée Yaga Mukamado Mushasha, le président du comité des parents à l'école fondamentale Christ roi de Mushasha, demande que la toiture de cette école soit vite réhabilitée pour que les enfants y retournent. En Gérard Nibiquet. Les écoliers de l'école fondamentale Christéroa Domouchacha, qui n'étudient pas depuis la destruction effective de la toiture de neuf salles de classe de l'école, sont constitués des enfants de la troisième maternelle et ceux des classes de première, cinquième et sixième année. D'autres élèves des classes de deuxième, troisième et quatrième étudient dans des salles de classe trop étroites et vétustes, qui ont des fouillettes d'eau de pluie et certaines parmi elles n'ayant ni porte ni fenêtre et qui appartiennent à l'école de l'enseignement informel Yagamukama Domushacha. Cela étant, les élèves du quatrième cycle de l'école fondamentale Christopher Domushacha occupent les petites salles de classe du cycle maternel de la dite école et comme ils sont trop nombreux, ils se bousculent en classe et sur les bancs pitres. En outre, les enfants qui n'ont pas encore trouvé des salles de classe où étudier, nous les avons rencontrés soit assis, soit debout dans la cour de l'école d'enseignement informel et Agamukama avec un humeur de désespoir. À propos, le président du comité des parents de l'école fondamentale, kristewa de leonidas Leonida déplore le fait qu'il y a une partie des enfants qui ne sont pas en train d'étudier. Il déplore également les conditions intenables dans lesquelles étudient une autre partie des élèves de la dite école. Ainsi, il demande que la toiture de cette école est sévèrement par les pluies, mais les devant viola soient vite et réhabilités pour que tous les enfants puissent bien suivre les cours dans des conditions plus ou moins confortables. Toutefois, son idée diverge avec celle de M. Donenzo Zohabonayo, responsable administratif et pédagogique au bureau diocésain de l'éducation auquel appartient l'école en question. Quand il dit que l'école fondamentale Christo doit être totalement détruite pour être reconstruite de nouveau parce qu'elle est trop vieille, il ajoutait que la réhabilitation de sa toiture seulement serait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 et à l'examen d'état dans la direction communale de l'éducation de Buruli, cela a été dit ce lundi au cours d'une réunion de la journée de l'éducation organisée par l'administration communale de Bururi, N'est-ce pas Zenon Abimana Parmi ces 87 enseignants qui manquent toujours en commune de Buruli figurent 32 du cycle 3, 20 du cycle 4 et 35 au poste fondamental, selon les données en provenance de la direction communale d'éducation à Buruli. Ce manque d'enseignants, la non maîtrise des contenus matières par certains nouveaux enseignants et pour certaines disciplines, le non-respect des normes en matière d'encadrement par les encadreurs de proximité, l'insuffisance ou manque de matériel didactique et équipement comme les machines ordinateurs, l'électricité et d'autres dans certaines écoles sont parmi les défis de certaines écoles de cette direction communale, comme l'a indiqué Gilbert Nionguru, chef du bureau provincial d'inspection de l'éducation à Broly. C'était ce lundi au cours d'une réunion de la journée. ...pädagogik une réunion organisée par l'administration communale de Dobourouli, dans le but de trouver une solution à tous ces défis, comme l'a indiqué Félix Niongabo, l'administrateur de cette commune. Une commune qui n'est plus classée première au concours national et à l'examen d'État, car elle a été classée troisième au concours national en 2023 dans la province de Dobourouli, avec un taux de réussite de 78,60% et quatrième cette année 2024, avec un taux de réussite de 70,33%, comme l'a présenté Richard Hatungimana, directeur communale de l'éducation à Blouilly. Les participants à cette réunion ont proposé la création d'un fonds communal pour l'éducation, un fonds qui pourra aider les écoles sans moyens financiers pour payer les frais de vacatariat en attendant le recrutement de nouveaux enseignants. Les enseignants doivent aussi redynamiser les réseaux scolaires pour une mutualisation des connaissances. Ces partenaires éducatifs ont suggéré également que, dans l'avenir, les directeurs des écoles qui afficheront un faible taux de réussite aux évaluations externes trois ans successifs soient remplacés. Mais ces responsables scolaires expliquent qu'ils ne sont pas du tout responsables de ces échecs car, au poste fondamental, seuls les derniers sont orientés les lycées communaux, alors que les premiers sont orientés dans les lycées publics à régime d'internat. Depuis Boulouli, j'ai l'habitude radio Issa Vous n'avez pas Isanganilo, Vous ratez l'essentiel. Pas de santé à présent, la flambée des prix des médicaments ne devrait pas avoir lieu si la loi portant réglementation de l'exercice de la pharmacie et du médicament à usage humain étaient bien suivis. Réaction du député Panfil Malaïka, qui est aussi membre de la commission permanente chargée des affaires sociales, après qu'une étude commanditée par la plateforme des acteurs des mutuelles de santé ait montré que les prix des médicaments ont augmenté jusqu'à 32% depuis l'année 2023. Panfil Malaïka demandait notamment à l'autorité burundaise de régulation des médicaments à usage humain et des aliments à Brema à suivre de près cette situation, suivez ces précisions. Je dirais qu'effectivement, on ne peut pas nier l'évidence et euh, la situation est telle qu'elle est, alors qu'on avait tout fait pour mettre en place des lois pour juger de situations. situation. Ici, je parlais de la loi numéro 1, bar 11 du 18 mai 2020, pourtant réglementation de l'exercice des pharmacies et des médicaments à usage humain au Burundi. C'est une loi vraiment qui est complète parce qu'en son sein, elle dispose dans l'article 4 de la mise en place d'une autorité burundaise de régulation des médicaments à usage humain et des aliments, Abrema, qui est une autorité qui devrait réguler euh, les prix des médicaments. Abrema, si elle était euh, indépendante, autonome, telle que prescrite dans la loi, Cette situation ne devrait pas être observable de cette manière. Il y a un article 67 de la même loi qui montre la régulation des prix des médicaments. Là aussi, si vous consultez cet article, vous verrez que normalement, les histoires des prix des médicaments devraient être bien respectées conformément à la loi. Est-ce que le, le, le manque de devises aussi ne peut pas expliquer en partie cette forme des prix des produits pharmaceutiques Et La question des devises, effectivement, a aussi une part dans cette situation. Mais Dieu aidant, il faut saluer le gouvernement parce que nous avons entendu à travers les propos du ministre des finances, c'était à l'Assemblée nationale, il a dit que au niveau du gouvernement, on est en train d'élaborer une stratégie. Une stratégie qui est encore secrète mais une stratégie qui pourra faire à ce que le taux de change officiel de devise au niveau de la BRB ne s'écarte pas du taux de change au niveau des marchés noirs. Alors si, tel est le cas, si on parvient à, faire, à mettre en œuvre. Cette stratégie, nous pensons que la question de devise sera résolue et aussi que la monnaie nationale pourra retrouver sa valeur. Parlons au sport à présent. La liste des 24 joueurs qui ont été convoqués par le sélectionneur de l'équipe nationale pour préparer les deux matchs éliminatoires de la CAN 2025 contre le Burkina Faso est bonne du, faute, du fait qu'on y trouve des joueurs habitués aux compétitions, aux compétitions internationales. C'est l'analyse des journalistes sportifs qui suit de près l'équipe nationale. Théodore Nunga indique que le fait de convoquer les joueurs qui évoluent dans le championnat national Premier League. Ça va permettre à ces joueurs d'avoir plus de chances d'être recrutés par les meilleures équipes étrangères. suivez le au micro de Jean-Marie Vianney Gindakouman. C'est une liste de 24 joueurs aguerris en compétition. Trois joueurs qui reviennent, à savoir Nizé, Samuel, il y a aussi Chassir, mais aussi mon fils Caleb qui était blessé, qui est l'avant-centre de prédilection de cette équipe nationale. Il était blessé. Aujourd'hui, ça faisait un bon bout de temps qu'il ne joue pas. Mais euh, tel que je connais l'entraîneur Étienne. Euh, Il a vu qu'il pouvait apporter un petit plus par rapport aux autres attaquants que dispose l'équipe nationale Intabamouga. Il est sur les attentes pour Bopis Kalep qui faisait beaucoup de temps sans avoir à apparaître sur la liste de l'équipe nationale. Personnellement, ça m'a étonné parce que quand même, un joueur qui vient de faire presque une année sans jouer, c'est difficile de pouvoir être appelé dans la sélection parce que la sélection nationale, c'est les joueurs qui sont en forme du moment. Mais ce que je sais, c'est que c'est un très grand attaquant qui s'est déjà illustré dans d'autres compétitions. S'il a fait des entraînements, comme on nous l'a dit, il vient de faire quelques mois dans la formation de, qui vous en s'entraînant seulement. Je me dis que c'est un, un attaquant qui peut apporter euh, un petit peu. C'est le Saido pas de pour le moment. Qu'est-ce que vous en dites C'est un joueur euh, qui a de l'expérience, Saido, qui a évolué dans beaucoup de pays. Il a évolué aux Pays-Bas, il a évolué en France. Je me dis que c'est quelqu'un qui peut apporter quelque chose au milieu et c'est le joueur, je crois, le plus expérimenté. Parmi les joueurs convoqués, il y a certains joueurs qui évoluent dans le championnat national Primoz League, Le fait d'appeler les joueurs qui évoluent ici au Burundi, quelle est la valeur ajoutée à l'équipe nationale C'est une valeur très ajoutée surtout à ces joueurs. Ces joueurs qui pourront s'exprimer bien sûr et être recrutés certainement par des équipes étrangères. Et puis l'équipe nationale pourra aussi bénéficier de l'apport de la fraîcheur de cette jeunesse qui nous vient de ce championnat Primoz League. Et Quelles sont les attentes entre le match que les Irlandais vont livrer avec le Burkina Faso Deux matchs contre le Burkina Faso. Une équipe de Burkina Faso qui a de l'expérience, qui est très aguerrie. Moi Je me dis donc que cette équipe nationale pourra bien jouer, gagner ou perdre. Mais certainement que cette équipe nationale ira loin dans l'avenir. Radio Isanganiro, chronique santé. La kinésithérapie prénatale est une méthode naturelle pour aider les femmes enceintes à préparer leur corps et leur esprit à l'accouchement. La gestion des douleurs et apprendre à pousser et respirer lors de l'accouchement sont, euh, sont certains exercices appris et effectués pendant la kiné prénatale selon le, le, le Selon le kinésithérapeute Kado Hiradukeje, cette méthode doit être faite au début du troisième trimestre de la grossesse, c'est-à-dire entre 26 et 29, nous devons sauter chronique à notre consoeur Ornella Mout. Comme son nom l'indique, la kinésithérapie prénatale est une forme de physiothérapie conçue spécifiquement pour les femmes enceintes, visant à préparer le corps de la femme à l'accouchement. Les femmes enceintes sont alors appelées à faire la kinésithérapie prénatale entre la 26e et 29e semaine d'aménorrhée, c'est-à-dire entre le 6e et 7e mois de la grossesse. L Explication donnée par le kinésithérapeute Kado Iladukeji tout en indiquant qu'elle permet de favoriser un accouchement en toute sérénité. Ça l'aide à se préparer psychologiquement au travail d'accouchement. La deuxième, on enseigne aux mamans la meilleure façon de respirer, la respiration qui, qui correspond au travail d'accouchement. On prépare aussi les musculatures. Il y a des sortes de musculatures qui sont très sollicitées au cours de l'accouchement. Il y a la musculature du périnée, c'est une zone du corps qui se situe entre l'anus et les organes génitaux. Chez la maman qui va accoucher, elle va solliciter cette zone. On va essayer alors de lui mettre en contact avec cette zone. La maman sent la zone on lui demande de la relâcher, on lui demande de la contracter, donc elle se familialise avec cet endroit-là qu'elle va utiliser au cours de l'accouchement. En apprenant différentes techniques de respiration, les femmes enceintes se préparent mieux à l'accouchement et apprennent différentes positions à adopter lors du travail. Et pour la deuxième musculature très importante, c'est la musculature abdominale. Ce sont les muscles qui aident la femme propulser son bébé donc on lui enseigne comment faire pour bien contracter ses muscles la femme vraiment est bien préparée l'accouchement se déroule rapidement on lui demande de contracter elle sait comment faire on lui demande de relâcher le périnée elle sait comment faire donc s'il n'y a pas autre chose la femme vraiment accouche sans beaucoup de complications Ces exercices de relaxation et de respiration aident à réduire les risques de complications pendant la grossesse et l'accouchement, comme l'explique toujours le kinésithérapeute Kado Iradukeji. Ça évite toutes les complications qui peuvent aller avec la grossesse. Mmh. Ça évite les, les déchirures du périnée, les épisiotomies, les césariennes d'urgence, les travaux prolongés avec tout ce que ça peut causer chez l'enfant et chez la maman. Est-il nécessaire de pratiquer la kinésithérapie post-partum alors que la femme avait fait la kinésithérapie prénatale C'est ce que le kinésithérapeute Kadou iradukeje expliquera dans notre prochaine chronique santé.